À tous, chers auditeurs de la Radio Saint-Ganilo, bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici la charpente. Chaque 13 février, le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la journée internationale de la radio dans une déclaration sortie ce vendredi. En marge de la célébration de cette journée, la ministre de la Communication recommande les radios communautaires d'exceller dans leur production des émissions de promotion des secteurs porteurs de croissance. Cette journée arrive au moment où le Conseil national de la communication est en plein dialogue avec les radios et d'autres médias sous sanction. Nestor Bangumkundi regrette l'absence de certaines radios alors qu'ils étaient invités. Remise officielle ce vendredi de 37 immédi à 31 associations opérant dans le secteur café par le projet MECAP en collaboration avec l'Union Européenne, matérielle d'une valeur de 15 450 dollars américains. Yvette est à la présentation, Albert Ndoua assure la mise en onde. Dans un instant, les détails. Captez Issa écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Commençons notre Journal par page média, la radio joue un rôle prépondérant dans le rapprochement de la population. À propos du ministre et de la Communication des Technologies de l'Information et des Médias dans une déclaration sortie ce jeudi à marge de la célébration de la Journée mondiale de la radio, une journée qui est célébrée chaque année le 13 février. Marie-Chantal Nidumbela recommande à les radios communautaires d'exceller dans la production des émissions de promotion des secteurs porteurs de croissance. Je vous propose de l'écouter. La célébration de cette journée est l'occasion de rappeler que la radio représente un vecteur incontournable d'information, un outil qui offre un cadre de dialogue, de débat, de divertissement, de culture et de transmission des savoirs. La radio a dès lors un rôle indispensable dans le rapprochement des peuples et permet l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Partant du thème de l'UNESCO pour cette année, de 2021, Nouveau Monde, Nouvelle Radio, nous remarquons qu'au Burundi, beaucoup de radios ont vu le jour durant ces dix dernières années. Actuellement, nous en comptons 41 stations radiophoniques émettant sur le territoire national, dont 19 sont des radios communautaires. Ce pluralisme dans le paysage radiophonique burundais s'est accompagné d'une grande variété de programmes, de points de vue, de contenu et de la diversité d'informations régulièrement diffusées. Les radios communautaires, qui pour la plupart sont établies à l'intérieur du pays, traitent souvent des questions de développement dans la communauté, sans oublier les programmes de divertissement. Ces radios sont d'une grande utilité dans la mesure où leur centre d'intérêt est la vie de la région dans laquelle elles sont implantés. Nous leur recommandons d'exceller dans la production des émissions qui visent la promotion des secteurs porteurs de croissance et la préservation de l'environnement. Par ailleurs, la radio a toujours été un vecteur de paix, de messages de reconfort et d'espoir, mais aussi elle permet la promotion du changement de comportement en adéquation avec la politique gouvernementale qui vise le développement économique et social du pays. Toujours dans cette page, cette journée internationale dédiée à la radio arrive au moment où le Conseil national de la communication est en plein dialogue avec les radios et d'autres médias sous sanctions afin qu'ils puissent euh, reprendre leurs activités. Nestor Bangumukounzi, président de cet organe, regrette qu'il y ait des radios absentes alors qu'elles ont été invitées au pourparler, expliquant qu'elles demandent l'impossible. Il précise par exemple que les sanctions prises contre le journal Iwachu ont été levées. Suivez plutôt Nestor Bangumukounzi qui s'entretient avec Elie Nibel, Nibik. Gira. Et son Excellence, le chef de l'État, a donné une heureuse orientation comme quoi il fallait que le Conseil national de la communication puisse s'asseoir avec les médias sous sanction. Nous avons accueilli cette orientation avec enthousiasme, si bien que le surlendemain, nous avons réuni les responsables des médias concernés pour que nous leur communiquions notre programme en vue justement de la mise en œuvre de cette Orientation. Nous sommes entretenus avec les représentants des radios, des médias qui étaient suspendus et aujourd'hui le dialogue continue et nous avons déjà franchi plusieurs étapes. Et ce que nous avons senti, c'est qu'il y a une ferme volonté de la part de ces représentants de ces médias sous sanction à pouvoir coopérer, collaborer avec le Conseil national de la communication en vue justement de lever éventuel de ces sanctions pour que ces médias puissent euh, ouvrir leurs portes. Mais d'ores et déjà, nous avons rendu public euh, un communiqué de presse euh, annonçant la levée de la suspension du site euh, du journal Iwachu. Il s'agit d'un premier pas et nous espérons que d'autres pas vont être franchis dans le sens de la réouverture des médias fermés. Bien sûr, nous regrettons qu'il y a des représentants des médias qui sont fermés, qui n'ont pas voulu coopérer avec le Conseil national de la communication, et à travers une déclaration qui a été rendue publique par Les représentants de ces médias en dehors du pays ont déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à prendre part au dialogue aussi longtemps qu'un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies. Et hélas, il s'agit des conditions qui vont au-delà du secteur des médias et qui, ipso facto, ne concernent pas le Conseil national de la communication. Pour le moment, nous attendons toujours que ces médias puissent approcher le Conseil national de la communication en vue d'entamer un dialogue pour voir ce qui pourrait Lester Bangomkundi, président du Conseil national de la communication. Le gouvernement du Burundi va toujours appuyer la presse. Ce sont les propos de Thierry Kitamoya à la veille de la célébration de la Journée mondiale dédiée à la radio. L'association burundaise des radiodiffuseurs, quant à elle, trouve la mise en place des fonds de dons de médias proposés par le gouvernement qui faciliterait la progression de la presse burundaise. Omer Douya. Au moment où le monde est célèbre, la journée mondiale de la radio, l'association burundaise radiodiffuseuseur demande que le fonds des dons médias instauré par le gouvernement soit fonctionnel pour que les radios reçoivent cet appui plus que nécessaire, indique Onésime Harubuno, président de la BR. Du point de vue finance, c'est que au niveau du budget du gouvernement, il est réservé aussi le fonds des dons médias. C'est une bonne chose, bien que ce n'est pas encore mis en place, mais nous osons espérer qu'un jour le fonds sera fonctionnel qu'un jour les radios bénéficieront de ce fonds d'aide aux médias. Ça a déjà commencé parce que je me rappelle qu'une fois on a donné aux radios quelques laptops et dans la loi sur la presse il y a aussi cet article qui parle de la TVA donc si nous commandons des appareils que nous utilisons dans les radios que ce soit des émetteurs ou des ordinateurs ils sont exonérés. Procédant à l'ouverture de ces activités l'assistant du ministre ayant la La communication dans ses attributions affirme que le gouvernement sera toujours du côté des médias, comme l'a indiqué récemment le chef de l'État. Thierry Kitamoya ajoute que la presse joue un rôle important dans le développement du pays. Le gouvernement de son côté continuera à appuyer les médias. Vous vous rappelez que le président de la République l'a dit le 28 janvier au cours d'une réunion avec les responsables des médias et les journalistes où il a affirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les médias car ils sont le reflet des avancées en matière de développement. Cette journée, qui normalement se célèbre le 13 février de chaque année, a été célébrée ce 12 au Burundi sous le thème Nouveau Monde et Nouvelle Radio. Merci, Omer Ndouaio. Toujours dans cette rubrique, certains habitants de la province Kitega, capitale politique du Burundi, indiquent que la radio a une grande importance. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Sanganilo font savoir que les actualités, comme les émissions qui passent par les médias, leur fournissent d'enseignements en matière d'éducation, comme en ce qui concerne le développement. C'est au moment où l'on célèbre la journée internationale de la radio ce vendredi. Suivez-le, les propos recueillis par Jean Dodier-Irakoudzi. La radio est très importante pour nous, pour tout le peuple, parce que ça nous donne de l'information. Nous pouvons connaître ce qui se passe ici et là, dans le monde entier. Par exemple, pour le moment, il y a le fréau de Covid. Nous avons pu connaître cette information par tête de la radio. Donc, je dirais que c'est très important, parce que ça nous permet de, de connaître comment le monde évolue. Je dirais que c'est très important pour nous. L'importance de la radio, c'est de connaître les informations, que ce soit ceux qui se trouvent à côté, dans les provinces, dans les collines que nous avons. Donc la, la radio nous informe sur beaucoup de choses, ça nous renseigne. Et par exemple, si on entend quelqu'un qui se trouve sur la radio en annonçant ce qui est en train de faire le travail, Et ce qui est en train d'être fait. La radio nous fait écouter plusieurs informations venant de l'intérieur et de l'extérieur du pays et partout dans le monde. Et cette information nous aide à connaître comment on éduque les enfants et comment on peut changer ce comportement. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. 13 heures passées de 6 minutes dans les studios de la Radio Sanganido Continuez notre éd édition dans la, dans la page transport. La direction générale de l'Otraco octroyant le carnet de contrôle technique actuellement biométrique pour véhicules et motos appelés. Appelle les bénéficiaires du dit carnet à vérifier si, lors de l'achat du véhicule, la procédure du transfert avec l'ancien propriétaire a été conforme à la loi. Le directeur général de l'Otraco explique qu'il est déjà constaté que certains même conduisent toujours des véhicules non inscrits sur leur nom. Albert Manilatunga signale également que l'utilisation des commissionnaires à la recherche des carnets de contrôle technique est strictement interdite à l'Otraco, le point avec Evariste Ndiko Le directeur général de l'Otraco, qui octroie actuellement des carnets de contrôle technique biométrique, fait un clin d'œil aux affiliés de cet office de transport de rompre avec l'engagement des commissionnaires à la recherche de ce document. Albert Manelatounga montre les conséquences négatives relatives à cette pratique qu'il juge illégale. Je donne conseil à ces gens qui viennent faire le contre technique de leur véhicule. Donnez surtout pas, envoyez ces commissionnaires. Ce n'est pas bon. Il faut une présence obligatoire. Quand le véhicule se présente donc sur la fosse technique, il y a les caméras qui enregistrent le véhicule à travers le, la carte d'immatriculation. Et là, les autres procédures, ça peut continuer. Mais du moment que le véhicule n'a pas été à la fosse. Présence obligatoire à la fausse technique pour que les caméras donc photographient, cet individu ne pourra pas s'attendre que le contre-technique sortira. Le directeur général de l'Otraco relève une autre inquiétude. C'est le fait que certains affiliés de cet office de transport conduisent toujours des véhicules qui sont toujours inscrits sur le nom des anciens propriétaires. Il indique que ces derniers se heurtent au non-octroi de ce carnet de contrôle technique. Les gens y roulent sur des véhicules qui ne leur appartiennent pas. Et ça, c'est fautif. Vous achetez le véhicule aujourd'hui. Et l'acheteur et le vendeur, vous avez 8 jours maximum pour vous, vous présenter au service de l'immatriculation de l'OBR pour faire le transfert de propriété. Or, qu'est-ce qui se passe Il y a l'évasion fiscale. À chaque fois qu'il y a des gens qui vont se présenter là-bas, ils trouvent que le propriétaire de vendeur, il doit à l'État burundais au tas des millions. Et là, les gens, ils préfèrent ne pas continuer donc cette procédure. Donc, il y a un manque à gagner, je dirais des milliards dans les caisses de l'État suite à cette évasion fiscale. Albert Maniratounga lance un appel vibrant à ceux qui sont concernés par la question de se ressaisir pour éviter toute sanction administrative. Merci, Evariste Nziko à Page agriculture de cette édition, remise officielle ce vendredi de 37 mm à 33 associations opérant dans le secteur café d'une valeur de 15 450 dollars américains. Le projet Makeup, en collaboration avec l'Union européenne, compte continuer à appuyer dans ce secteur pour améliorer la qualité du café. C'est Lohan Kofod, de la délégation de l'Union européenne au Burundi, Sodon vise la qualité du café parche et vert pour offrir un produit de haute qualité Là. Ce programme de quatre ans s'inscrit dans une action régionale appuyée par l'Union européenne, qui couvre tous les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Il vise à contribuer au développement économique à travers le renforcement des exportations des produits agricoles tant vers les marchés de l'Afrique de l'Est que vers l'Union Européenne. Notamment, le volet régional du programme Marcop se focalise à l'amélioration de la qualité du café. C'est donc dans ce cadre que 37 humidimètres pour le compte de 31 sociétés ouvrant dans le secteur du café ont été commandés et sont là avec nous aujourd'hui. Les humidimètres qui font objet de réception aujourd'hui permettront de suivre de façon régulière, la qualité du café parche et vert pour offrir sur le marché un produit de haute qualité. Cela facilitera l'exportation du café burundais dans la région et vers le reste du monde. Ces humidimètres complète également d'autres équipements qui ont déjà été réceptionnés par sept laboratoires de cinq institutions, le BNN, le CNTA, ISABOU, OTB et ODECA, en vue de renforcer leur capacité de test et d'analyse. De son côté, Laurent Kounikier représenta les coopératives opérant dans le secteur café. Ces mm sont d'une grande importance, suivez-le. Nous espérons que vous allez continuer d'appuyer le secteur café au Burundi en général et le secteur privé en particulier et nous attendons surtout le développement du partenariat public-privé au Burundi. Nous tenons aussi à remercier le gouvernement du Burundi qui, à travers le DECA, nous cesse de déployer des efforts pour que ce secteur se développe au Burundi et les résultats sont déjà visibles après les quelques mois que est sur le terrain. Et nous voudrons ici souligner et remercier l'Odeka des progrès que nous avons observés, surtout au niveau de l'exportation du café. Parce que maintenant, on voit visiblement que les délais sont maintenant raccourcis par rapport au passé pour l'exportation de notre café. Notre souhait serait que le partenariat public-privé aussi se développe pour lever sur tous ces défis. Parce qu'avec la synergie entre les privés et l'État, nous sommes sûrs et certains que beaucoup de ces défis seront levés page justice pour terminer avec cette édition le tribunal de grande, de grande instance de Tchibitoke a infligé une peine de 5 ans dans un procès de fraude contre Alexandre Ndikoumana, accusé d'escroquerie à et à Martin Habimana, une peine de 8 ans accusé d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Le troisième qui a été acquitté est Abdi Alami Nikali -Kumoutima. La population se dit satisfaite de ce procès et demande au tribunal de continuer à appréhender de tels voleurs. Le gouverneur de Chibitoke, Kareme Wizzouza, indique qu'une commission qui sera chargée de punir les fauteurs de troubles a été mise en place. Et voilà, à 13 heures passées de 13 minutes, c'est ici que prend fin notre édition. Nous vous remercions, vous tous qui êtes à l'écoute, Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. Yvette Nijimbele qui était à la présentation vous souhaite une bonne journée.